Mais qu'en stage 29, l'affaire s'est intensifiée sur les personnes du peuple, jusqu'à ce que les hommes de la décision de crèche se lèvent et démentent cette exclusivité injuste.